Auditrice, auditeur de la radio Isanganilo, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici les grands titres. Une personne est morte et neuf autres blessés suite à une grenade lancée à outiller la mairie d'Obujumbura le soir de ce mercredi. Le directeur général du rapatriement demande à tous les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie à regagner le pays natal. C'est après leur plainte de ces réfugiés, se rapportant sur les mauvais traitements qu'ils subissent. Le respect de la distanciation d'un maître pour se protéger contre le Covid-19. C'est quasiment impossible au marché de bétail et de zéguan en Par conséquent, le responsable de ce marché demande au gouvernement d'exiger le port de masques dans les endroits pareils. Voilà pour les titres. Vestine, vous êtes à la présentation, à la cabine technique, et vous êtes avec François Akimana. Bienvenue encore une fois. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, ouvrons ce journal et pas à la page rapatriement. Le directeur général du rapatriement rappelle les réfugiés burundais vivant dans les camps des réfugiés en Tanzanie qui désirent aller dans le troisième pays, de changer cette idée et rentrer dans leur pays natal. Nestor Umenima Anna, le dit après que certains réfugiés burundais aient indiqué qu'ils subissent le rapatriement forcé. Cela étant, le directeur général du rapatriement dit que le processus du rapatriement volontaire continue. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Evariste Nzekouanyan. Après les élections, nous avons décidé d'interrompre un peu pour analyser les voies et moyens de continuer le processus de rapatriement, en même temps d'éviter la propagation du coronavirus qui se parle partout au monde. Et là, nous avons pris trois semaines et après les activités ont repris. Je vous dirais que la semaine passée, nous avons accueilli un convoi et maintenant, à l'heure que je vous parle, nous sommes à Macamba pour accueillir le convoi des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. On espère accueillir entre 5, et 100. On n'a pas encore reçu le manifeste final. Pour la semaine prochaine, on aura un nouveau calendrier de rapatrier les burundais qui sont en Tanzanie deux fois par semaine. Parler de ceux qui manifestent la volonté de rentrer, mais il y a d'autres qui veulent rester en Tanzanie, même aller dans d'autres pays du monde. Est-ce que ceux-là n'ont pas raison Lors de la dernière visite effectuée en Tanzanie, Nous avons vu les réfugiés de 1972 qui sont toujours en Tanzanie, soi disant qu'ils ont eu la promesse d'aller dans le troisième pays. Et bien évidemment, même ceux qui sont dans les camps aujourd'hui, il y a peut-être ceux qui veulent aller dans le troisième pays. Là, c'est leur droit, mais ce que je peux leur conseiller, c'est vraiment de rentrer au pays natal. Nulle part tu trouveras que l'aisance, tu trouveras la bonne sécurité, tu trouveras donc que tu y es vraiment libre lorsque tu y es dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc je conseille que les réfugiés puissent rentrer dans leur pays sans toutefois penser dans, les, dans le troisième pays, parce que le pays natal reste toujours le pays natal, le troisième pays a... Le mode de gestion, le mode de vie qui est différent du mode de vie euh, du pays natal. Et à la persécution qui serait proférée à l'introi des réfugiés Burundais par la police tanzanienne, notamment la destruction des écoles et des marchés ainsi que les emprisonnements, le directeur général du rapatriement dit l'avoir entendu sur les ondes des médias, mais se réserve de tout commentaire, tout en ajoutant que c'est une affaire du gouvernement tanzanien. Les administrateurs des communes de la province de Chibitoke sont appelés à organiser des travaux de camp d'été en collaboration avec les parents des élèves. Cet appel est lancé par le conseiller principal et des gouverneurs de la province de Chibitoke au moment où les grandes vacances vont bientôt commencer. Saïdi Anissé nice, appelle les administrateurs qui sont à la fin de leur mandat à continuer de coordonner les activités de développement de leur commune. Suivez-le au micro du Ndikoumenaï. On est dans une période où les élèves sont en train de commencer les vacances et c'est une occasion d'abord pour les administrateurs d'organiser ces élèves en vacances en les mobilisant pour le travaux de développement communautaire dans la construction des écoles et des centres de santé ou bien de la protection de l'environnement en traçant les courbes de haut niveau. Et nous invitons aussi les élèves de répondre massivement à cet appel et aux parents de nous aider à sensibiliser ces élèves pour qu'ils répondent massivement à ces activités et nous invitons également ces élèves qu'après ces activités qu'ils rassemblent avec les autres leurs travaux communautaires, qu'ils pensent aussi à aider les parents dans les familles et éviter ce qu'on appelle communément les rigalas ou des déplacements inutiles dans les villes ou dans les autres villages et c'est aussi une occasion aux administratifs de renforcer l'éducation patriotique ces élèves en développant des thèmes en rapport avec le patriotisme pour que euh, on essaie de renforcer l'amour et le patriotisme chez les jeunes. On est dans une période où certains administratifs sont dans leur fin de mandat. Nous invitons ces administratifs de continuer leur travail comme d'habitude parce que l'administration, c'est une continuité. Si jamais ils vont ils terminer leur mandat, et qu'ils qu vont les remplacer et continuer le travail où ils étaient Parlons de la page santé. Et le respect de la distanciation d'un mètre dans la lutte contre le COVID-19 est difficile à observer au marché du bétail et d'Oviego en province Ngozi. Le marchandage exige des négociations de bouche-oreille. Le responsable de ce marché indique que des sensibilisations relatives sont couramment faites et demande au gouvernement d'exiger le port de masques, doter les endroits et que les contrevenants soient punis. Ce marché de bétail de Vigua est fréquenté par des personnes amenant des vaches, chèvres, moutons, poules et autres en provenance de tout le pays. Bon nombre de ces derniers viennent principalement des provinces du nord du Burundi et même des provinces Chamuso et Luig. De l'autre côté, le gros des acheteurs sont de Bujumbura, Tibi Bubanza et autres. À chacune des trois entrées de ce marché, se trouve un seau d'eau pour se laver les mains de l'eau qui est vite vidée, car l'affluence est forte durant le temps d'aller puiser de l'eau Dans le marais environnant son marché non alimenté en eau, des personnes continuent à entrer à l'intérieur. Ils se serrent la main comme si de rien n'était. Les usagers et même le responsable de son marché tous s'accordent à dire que la distanciation à l'intérieur de cette infrastructure publique, fréquentée tous les mercredis par plus de 2000 personnes, est actuellement impossible. Marchandelle au prix d'une bête nécessite un rapprochement jusqu'à se parler oreille à oreille, déplore-t-il. À côté se trouvent des gros bidons de bière locale, là, La population partage une bouteille étant à 4, voire 5. Emmanuel Wigilindavi déplore que tout se fait malgré de nombreuses séances de sensibilisation sur le respect des mesures prises pour lutter contre cette pandémie de coronavirus. Il demande à cet effet au gouvernement d'exiger le respect de ces mesures, y compris le port du masque dans de tels endroits, quitte à sanctionner tout Donc aussi, à poné Muzagara, Radio Sangani. ne Il est 13 h 34 minutes au studio de la radio Isanganilo poursuivant ce journal. Une personne est morte et neuf autres blessés suite à l'explosion d'une grenade lancée dans la zone de Boutiriri, à l'endroit communément appelé Kuisamarilo, c'est en mairie d'Obujumbura. Les habitants de cette localité témoignent que cette grenade a été lancée vers 19h, tout en précisant que les auteurs de ce forfait n'ont pas été identifiés. Ernest Ndouiman, chef de zone Boutelere, appelle la population à redynamiser les comités mixtes de sécurité qui ne sont plus fonctionnels. Lydia Gahimbare. Certains habitants de la zone Boutelere, où une grenade a été lancée dans la nuit de ce mercredi, les habitants de cet endroit indiquent que cette grenade a été lancée par. Les inconnus vers 19h. Ces derniers demandent au gouvernement d'augmenter les forces de l'ordre enfin d'auditer contre ce genre d'insécurité. Selon le bilan donné par le chef de zone Boutelele, une personne est morte et neuf d'autres ont été blessés suite à cette explosion. Hier, on a entendu un message qui a un qui vient de lancer une grenade sur des populations innocentes. Pour le moment, comme des gars, on a déjà illustré que personnes ont été évacuées vers l'MCF, malheureusement, une d'entre Elle est déjà morte et je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille du défunt. Ernest Douimana appelle la population à redynamiser les comités mixtes de sécurité. Il faut que l'on sache bien que maintenir la, la, la sécurité, c'est un travail de tout un chacun. Ce n'est pas un travail de, de l'administrateur ou bien de, du chef de zone, mais c'est un travail qui ne peut pas épargner personne. Donc tout le monde doit s'impliquer pour euh, la maintien de, de la paix. Donc, euh, Ce que je vais faire pour le moment, c'est de sensibiliser la population à redynamiser les, les comités mixtes de, de sécurité humaine. Malgré cela, Ernest Ndouimana fait savoir que la sécurité était généralement bonne. Dans cette zone, tout en appelant la population à rester calme et serein en vacances dans leurs activités quotidiennes. Merci Lydia Gahimba, le nom qui répondait au nom de Nicodem a été tué son mercredi chez lui sur la colline Kiwenga. Dans la commune Guitaramouk en province de Caroussi, le chef de colline indique que cet homme et père de cet enfant auraient été assassinés par ses fils. Cela est aussi confirmé par le commissaire communal de police qui signale que trois de ses fils ont été appréhendés. Le commissaire provincial et de la police affirme que les trois sont locataires du cachot du commissariat provincial depuis ce jeudi. Il y signale que le dossier est déjà transmis au parquet pour traduire devant la justice à ces personnes. Une somme de plus de 30 millions connue jusqu'à ce jeudi comme l'argent volé, ce mercredi à Guanvura en commune, qui de la province de Changuzhou. En effet, comme le confirme la police à Changuzhou, trois commerçants en provenance de Muyinga qui venaient acheter les vaches au marché Shinge sont tombés dans une embuscade de deux hommes armés et ont été fusillés, puis dépouillés de leur argent. La police à Tchangso confirme qu'ils ont été vite évacués à l'hôpital de d'Omuyinga et note que les auteurs de ce forfait n'ont pas été appréhendés. Et en page de justice transitionnelle, les massacres qui ont eu lieu en 1995 à l'Université du Burundi au campus Mutanga est un mauvais exemple à ne pas imiter. Ce sont les propos des étudiants de l'Université du Burundi. En ce jour de commémoration du 25e anniversaire des massacres qui ont eu lieu en 1995 et dans son campus, suivez les au micro baladeur de la radio Sanganiro. En ce jour de commémoration euh, de, de c'est comment encore 25e, enfin, okay, 25e anniversaire de, mmh, de massacres. Ok, des massacres qui a eu lieu à l'université du Burundi. Euh, moi, en tant qu'une étudiante de l'université Burundi, euh, je dirais que, que c'est une occasion pour nous, les étudiants de ce temps, euh, de connaître euh, à propos de l'histoire de l'Université du Burundi et en particulier de, de cet événement malheureux qui a eu lieu à l'Université du Burundi et comme les sangs que j'en tire Euh, je dirais qu'un appel que je peux faire à mes camarades, c'est euh, premièrement d'essayer de, de ne pas refaire ce que les autres ont fait et euh, d'essayer de faire euh, le travail qui leur a amené ici et de le faire étant unis et donc en centre-temps, en toutes choses. Ce sera Dieu si, vraiment et les étudiants changent de comportement parce que ça sera euh, paradoxal si les étudiants d'aujourd'hui adoptent un comportement des étudiants des années passées. Cette commémoration va nous permettre à nous les étudiants d'aujourd'hui même de prévenir ce renouvellement de ce massacre. Aussi, je peux ajouter que cette émission que nous recevons aujourd'hui nous rappelle bien que nous les étudiants nous sommes les mêmes, nous pouvons nous respecter nous-mêmes sans considération de l'éthnie, de téléprophèse et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci. Retournons en page santé. Certains des citadins portent des masques en vue de se protéger contre le Covid-19 au moment où d'autres n'en portent pas. Par un manque de moyens, en vue d'y remédier, certains couturiers de l'avenue de la Mission centre-ville de Bujumbura fabriquent des masques cousus en tissu à raison de 2 000 francs burundais. américains. À l'avenue de l'Amitié, les tailleurs sont en plein travail. Vers 10h de ce jeudi, cette femme couturière a déjà cousu des masques en tissu de différentes couleurs. Lorsqu'elle reçoit un client, elle porte un masque en tissu qu'elle juge moins cher par rapport à ceux achetés dans les pharmacies. Pour elle, quand une personne éternue ou tousse elle peut contaminer les autres, d'où elle porte son masque. Plus loin, près de l'endroit communément appelé Bata, je rencontre cette dame et vient juste de mettre son masque. Et je porte euh, masque pour me protéger du coronavirus euh, parce que pour le moment, je veux mettre produire dans un milieu qui a beaucoup de monde. donc Pour, pour cela, je dois me protéger parce que je ne connais pas s'ils si sont de bonne santé, bien portants ou pas. Je dois me protéger parce que je ne dois pas demander qui que ce soit, s'il si est en bonne santé ou pas. Pour me protéger, alors je dois faire le, le port de mon masque. Le port des masques est respecté par certains au parking des bus du nord de la capitale économique Bujumbura. Ce chauffeur n'importe pas, il n'est pas malade, justifie t -elle. Il craint plutôt que ce soit les passagers qui peuvent le contaminer. Quant à ce passager sans masque, il dit plutôt en connaître les avantages. Il dit n'avoir pas de moyens, mais il reste convaincu que le port de masque est indispensable pour éviter toute contamination. Le ministère burundais de la Santé appelle la population au respect des mesures d'hygiène par le lavage des mains à l'eau propre et au savon, ainsi que le port de masques dans les endroits fréquentés par un grand nombre de personnes. Des masques cousus en coton pouvant être lavés et bouillis pendant 20 minutes. Merci. Mireille Kanyange. Kanyangé, en coopération, le Burundi demande un conseil permanent de la francophonie. De revoir les sanctions et les autres mesures restrictives et prises en son encontre depuis le 7 juillet 2015, lors de la 110e session de son Conseil, par le biais de l'ambassadeur de la République du Burundi en France. Le Burundi a sorti une déclaration à l'endroit de la secrétaire générale et de la francophonie et aux représentants personnels et des chefs d'État membres de l'organisation où il adresse un bilan positif de la situation politique au Burundi et demande de rétablir au Burundi dans son statut de membre à part entière cette organisation. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour sa collaboration technique et Vestine Woutoujete à sa présentation. Au revoir.